Unité 8, leçon 1, phonétique. Répondez comme dans l'exemple. Tout a changé. Tu déjeunes au restaurant ou chez toi? Avant, je déjeunais au restaurant. Hier, j'ai déjeuné chez moi. Tu manges de la viande ou du poisson? Avant, je mangeais de la viande. Hier, j'ai mangé du poisson. Tu écoutes du rock ou de l'électro? Avant, j'écoutais du rock. Hier, j'ai écouté de l'électro. Tu regardes France 2 ou France 3? Avant, je regardais France 2. Hier, j'ai regardé France 3. Tu joues au basket ou au volet? Avant, je jouais au basket. Hier, j'ai joué au volet.